Mosaïque Bonjour, auditrices et auditeurs de la radio s a n g a n i r o Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Pacifique c h u v a i l o à l'animation de cette émission, Jérôme Nyonzima assure la réalisation à la prise d'image Jean-Renaud Naikeza. Le 1er juin 1993, le Burundi est entré dans une nouvelle é c l a r i o n Démocratique avec la victoire du parti Sawania Frodébou aux élections présidentielles. Une victoire qui a mis fin à un pouvoir militaire i c i d e coups d'État depuis 1966. Cependant, une démocratie enchantée au départ n'a pas eu le temps de s'enraciner. Cent jours après l'avènement au pouvoir du parti Frodébou, le premier président démocratiquement élu, m e r k h i o r Ndadae a été assassiné ainsi que ses proches collaborateurs. S'en est suivi une guerre plus d'une dizaine d'années qui aura emporté beaucoup de vies humaines avec des conséquences néfastes au niveau de la cohabitation jadis pacifique des différentes composantes ethniques de la nation burundaise. 26 ans après la victoire de la démocratie, comme le disait Son Excellence Ndadae m e r k h i o r quels sont Les Burundais peuvent-ils en tirer Quels sont les défis qui freinent encore le renforcement de la démocratie au Burundi Que faire aujourd'hui pour justement consolider la voie démocratique aujourd'hui Pour en parler, nous sommes avec des acteurs politiques et cette émission a u t h e n t i e à travers les studios mobiles de la radio Issanganiro. Qui maintenant émet à partir du chef-lieu de la province Gitega, la capitale politique du pays. Nous sommes ici grâce aux efforts de Saïdi Lukundeneza. Nous bénéficions de l'appui informatique de Nyongheza r e n a u d pour la diffusion à web. La réalisation est assurée par Jérôme n y a n z i m a à la modération Pacifique c h o u v a ï l o Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Trois invités, je vous le disais tantôt. Evariste Dabaniwe, vice-président du parti s a r w a n i a f r o d e b o u en province d'Ogitega. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour. Nous sommes aussi avec o d a s e Kurakure, président du parti s a r w a n i a f r o d e b o u Nyakuri, Ilagi Dianadaye. Melchior, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour aujourd'hui. Nous sommes également avec Jean-Claude Bassavosé, secrétaire exécutif du CND au niveau national. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Sans tarder, la parole est adressée a u r e p r é s e n t a n t du parti Sarwania f r o d e b o u Que gardez-vous encore de la victoire du 1er juin Niveau du parti s a w a n i a f o d é b o au niveau du parti Sarwania f r o d e b o nous reconnaissons、euh, la victoire, la victoire qui a donné un grand espoir au Burundi et le Burundi qui était entré dans,、euh, dans une ère nouvelle où tout le peuple burundais avait cru au changement pacifique et qui a amené la démocratie au Burundi.、Euh, je veux dire par là que. On était habitués au gouvernement émanant des coups d'État. Et par là,、euh, tout le monde avait vu que cette histoire de coups d'État était éliminée façon,、euh, façon que, de façon que les Burounais devenaient très très fiers de ce changement.、Et、malheureusement, ça n'a pas tenu bon et on continue à se rechercher. On peut parler d'échec s avec l'assassinat de Mekhi o z a t a e ou tout simplement c'était une démocratie qui se recherchait,、euh, seulement qui a connu des hauts et des bas Non, on ne peut pas parler d'échec s parce qu'on、euh, ne veut parler d'échec si s on avait eu la chance de voir évoluer et qu'on devait juger sur, que, sur le programme que le Faudibo avait amené.、Euh, donc, au lieu de parler d'échec, s On a revu plutôt、euh, retour à l'arrière, c'est-à-dire、euh, encore une fois des coups d'État qu'on croyait une fois pour toutes éliminés.、Euh, je passe la parole au représentant du parti c m d d Avec la mort du président Mekhi r Ondagaye, l'assassinat de Mekhi r Ondagaye, Euh, des politiciens, la plupart i c i de sa formation politique, une partie s'est reconverti en rébellion、euh, pour justement un signe de protestation de la situation politique qui prévalait à ce moment. Aujourd'hui, 26 ans après la victoire du parti Sarami Kodebou, quel est votre sentiment par rapport à l'évolution de la démocratie au Burundi Et la question que vous posez, donc.、Euh... Quand、euh, L'avènement de la démocratie en 1993, j'étais encore petit, mais quand même, et, je, je, je festoyais avec les autres et, à cette victoire. C'est pourquoi et, je, félicite, je félicite mon confrère ici qui dormait、euh, à、euh, célébrer un a n n i v e r s a i r e et que nous allons partager parce que.、Euh, Après l'assassinat du président démocratiquement élu, je sais que ça a engendré la, la naissance, naissance d'un mouvement, mouvement armé et, et qui voulait restaurer la démocratie. Donc, aujourd'hui, le sentiment, on peut dire de toute façon, s on est satisfait d'un côté, mais on n'est pas satisfait d'un autre côté. Côté satisfaction, je peux dire qu'il、eh, y a des acquis de la démocratie、eh, qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Aujourd'hui,、eh, il y a、euh, la liberté d'expression, même si c'est nuancé. Mais quand même, aujourd'hui,、oh, on peut s'exprimer à travers、eh, les mots, les, les partis politiques, à travers la, les associations. Donc, il y a l'expression de la démocratie, l h o m t i p a t i s m e est déjà là.、Eh, Ça, est, à ce niveau, on peut dire qu'on est satisfait. Mais, Mais, de notre côté, de notre côté、euh, on n'est pas satisfait parce qu'on a assisté à un retour en arrière. Parce que、euh, les gestionnaires des pouvoirs d'aujourd'hui, qui dérivent、euh, euh, même de nos c o n c u r r n t s ils p r e n n n t d e b u t なおかっぱが必要なのかっぱが必要なのかっ c が必 s なのかっぱが必要なのかっぱが必要なのかっぱが必要なのかっぱが必 e なのかっぱが必要なのかっぱ e 必要なのかっ i が必要なのかっぱが必要なのかっぱが必要なのかっぱが必要なのかっぱが必要なのかっぱが必要なのかっぱが必要 a é t é d o t a é t é au complet, mais on n'a pas eu cette o chance c cette c a n'a pas s i o n on eu de pouvoir rentabiliser ces acquis et les valoriser.、Euh, on passe la parole à Audace Kurakure. -kura Vous êtes le président du parti Sarwania Afrodebou, t n y a k o u r i l a g i Yandadaye m e l c i o r ici à. Gitega, quel est votre sentiment après 26 ans de victoire du parti Sarwania Frodébou,、euh, le parti maire de, du parti Sarwania Frodébou Nyakou? Nous voyons qu'il y, qu y a au moins une évolution avec la démocratie. Mais cette évolution était causée par la démocratie de n a d a i Melkior. Même si nous sommes dans des situations difficiles aujourd'hui, Nous voyons que la fois prochaine, la démocratie va retourner. Voilà, euh, euh, au niveau du parti s a r w a n i a f r o d e b o 26 ans après, concrètement, qu'est-ce que vous célébrez Concrètement, nous célébrons en fait cette victoire que le Frodebou a, a d o n n é à notre cher pays, le Burundi. En fait, je ne dirais pas qu'on célèbre, mais on essaie de revivre, revivre cet événement. Qui a, qui a marqué l'histoire du Burundi. Et évidemment,、ah, si on essaie de rappeler ça, c'est que,、euh, comme le, dis, le disaient nos, mes collègues, c'est qu'on a vu qu'il y a eu des hauts et des bas. Et jusque-là, la démocratie qu'on attendait n'est pas encore atteinte. Pourquoi Parce que, une fois que ça a été coupé court, comme vous l'avez dit, il y a eu、euh, des mouvements. Mouvement de rébellion, il y a eu la guerre dans tout, dans tout le pays et il y a eu tant d'histoires. Et enfin, on est revenu quand même sur、euh, l'éthique de la démocratie, c'est-à-dire、euh, à partir de 2005, on a eu、euh, de l'espoir quand on a repris les élections. Et effectivement, ça a pu donner de l'espoir au Burundi, au Burundais et même à l'opinion internationale. Parce qu'après avoir signé les accords d'Arusha, après avoir、euh, organisé les élections, tout le monde a eu un temps de soulagement et on a, on a dit un, un, un ouf qui a vraiment marqué tous les visages、euh, des Burundais. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que comme vous l'avez vu, on est passé par d'autres problèmes, peut-être qui a été, je dirais, Ni mauvaise gestion, e quelquefois je dirais aussi un malentendu sur les textes qui régissaient l'évolution en fait qu'on attendait de, de la vraie démocratie. Et vous avez vu qu'il y a eu des histoires de ne pas vivre les élections correctement de 2010, vivre les élections de 2015, et ce qui est bizarre, en 2015, vous avez vu qu'il y a eu aussi tentative de coup d'État. Ça, c'est très grave pour la démocratie. C'est une grande entrave qui a fait que,、euh, même si aujourd'hui nous essayons de、euh, revivre l'événement, ça,、euh, ça quand même fait un mouvement de marche arrière pour la nation. Et c'est très dommage. C'est très dommage parce qu'on devrait vivre et continuer. Alors, aujourd'hui, comme les cinq ans、euh, vont se passer、euh, d'ici 2020, Je crois que nous allons parvenir à faire quelque chose d e bon en faisant les élections d'une façon correcte. Aujourd'hui, le pouvoir actuel se félicite quand même qu'il y ait à la tête de l'État un président qui parvient à finir son、euh, mandat.、Euh, il y a le président du parti Sarwania Frodebu,、euh, qui, ici, Agitega, qui parle quand même, il y a encore des des problèmes lorsque l'on peut encore une fois penser, par exemple, au putsch. Vous, aujourd'hui, quelles sont les difficultés、euh, auxquelles fait face la démocratie au Burundi? Oh, merci.、Euh, la démocratie a, a beaucoup de piliers. Les uns pensent que la démocratie, c'est sur les élections, mais la démocratie comporte beaucoup de piliers. Ici, je peux dire、euh, les élections,、euh, je peux commencer p a r les élections parce que peut-être tout le monde pense aux élections, mais il y a aussi la, la bonne gouvernance qui renferme la vie, la vie de la d é m o c t i e De, de, de la personne humaine, de l'homme. Il y a aussi le, le, le multipatisme. Donc, on peut aussi penser à la liberté d'association, à la liberté d'être de, de, de, dans des mouvements, etc. Donc, pour, à ce point, on peut dire qu'on peut signaler des, des avancées significatives, mais les défis, les défis Je vais retourner sur le pilier bonne gouvernance. Surtout, pourquoi Parce que、eh, si on essaie de voir comment aujourd'hui les choses se font,、eh, oh, on regrette, on dirait qu'on、eh, n'a rien gagné euh, à, euh, dans cette démocratie que, que nous sommes en train de, de, de parler ici. Donc, ici,、euh, aujourd'hui,、euh, on signale là, les cas de corruption. Les, les cas de marvelisation, alors que nous sommes dans un système démocratique, ce qui ne devrait pas être, être fait. Dans ce cas, alors,、eh, cette démocratie rencontre beaucoup de défis dans, si on essaie de, de parler de ce pilier. Mais pour le, les autres piliers, par exemple les élections, les élections il y a un an, même si quelquefois. Ne sont pas bien organisés. e Quelquefois, ils ne, sont, ils ne sont pas transparents, e mais on peut espérer que、eh, pour bientôt, il y aura de la transparence. C'est ce que je, je demanderai aux, aux organisateurs de ces élections d'être au moins transparents、eh, pour renforcer cette démocratie. En, pour le multipartisme, les m u l t i p a r t i s existent,、eh, mais on ne peut pas aussi、eh, oublier que. Il y a des partis qui sont créés avec d'autres intentions pour, pour barrer le chemin à d'autres partis. Ça aussi, on ne peut pas l'ignorer. Mais d'une façon générale, la démocratie, on a essayé, mais beaucoup de défis sont encore à relever pour dire que le, le chemin est encore loin et encore à parcourir. Merci.、Mmh. Voilà,、euh, je passe la parole à Audace. Audace, au niveau du parti Sarwania Frodébou n i a k o u r i certainement que l'avènement de votre parti, ça devrait répondre à un besoin au niveau du pays. Aujourd'hui, il y a des défis en, en matière de démocratie aujourd'hui, concrètement,、euh, quels sont les défis que vous identifiez? Il y a d'autres invités ici qui ont parlé de corruption, qu'il ne faut pas seulement penser aux élections aujourd'hui. Au niveau de votre parti, quels sont les défis,、euh, Que vous remarquez qu'il faut faire face pour, pour, pour parler de démocratie au Burundi Aujourd'hui, au Burundi, nous, dans le parti s a o n i a f o d e n i a k u l i il y a démocratie. Même s'il y a quelques problèmes, nous voyons que ça, ça va venir. Donc, nous allons se trouver ici. Où est-ce que vous, vous placez l'espoir L'espoir. Nous, nous plaçons l'espoir. Sur le gouvernement d'aujourd'hui. Parce que nous voyons qu'il est en train d'organiser des élections. Nous voyons maintenant d e s partis politiques qui sont en train de s'organiser. À partir de cela, nous, nous voyons que ça va venir. Donc, même s'il y a. Donc, on parlait de la, de la corruption. Maintenant, nous voyons que l'État est en train de revoir tous ces gens. En tout cas, ce n'est pas tous les gens qui sont en train de faire la malvérisation. Vous voulez dire les quelques personnes Quelques personnes, <c government> oui. En termes de programme, par exemple, dans votre parti, s'il faut renforcer la démocratie,、euh, sur quoi faudrait-il、euh, mettre plus d'accent, plus de, de force pour consolider justement cette, cette démocratie par rapport à la réalité actuelle D'abord, ici, quand on parle de la, ré, de la réalité au Burundi, on peut dire qu'il y a vraiment le chômage. Il y a le chômage qui montre que les Burundis sont un problème. Donc, nous, dans le parti Sawanya v o Fodewuniakouli, on a mis premièrement pour le chômage. Et puis, nous allons essayer de faire tout le moyen possible pour que la démocratie retourne ici au Burundi. Parce qu'il y a des gens maintenant qui ne voient pas que la démocratie y se trouve. Mais maintenant, il y a quelques, quelques problèmes ici. Qui m o n t r e qu'il y a. Vous voulez parler de la province de g i t e g a Ou tout le Burundi ce s t pas g i t e g a seulement, c'est au niveau national.、Mm -hmm. Oui, donc nous allons essayer de revoir tous ces problèmes. Donc on a parlé de la corruption, on a parlé. Il y a beaucoup qu'on a parlé, on a parlé beaucoup. Donc nous allons essayer alors de revoir tout cela pour que notre pays soit en démocratie comme. Tant que vous avez la parole, on, on a compris que la démocratie s'est installée, mais à un certain moment a connu des difficultés.、Euh, s'il si faut partir,、euh, à ce niveau et pouvoir、euh, retracer l'histoire, il Y aurait-il des leçons déjà apprises par rapport à ce qui s'est passé au Burundi Peut-être qu'on ne voudrait pas、euh, que les mêmes choses se répètent pour que justement cette démocratie tant recherchée、euh, ne puisse pas encore connaître des difficultés dans l'avenir. Donc,、euh, cela, il y a des poches qui sont faits ici au Burundi. Même en 2015, on nous a fait retour en arrière. Donc,、euh, il faut que ces poches s'arrêtent. Donc, ces poches font en arrière le pays. Ensuite, même si le pouvoir, il faut qu'il m e t les barondes il faut voir que les barondes sont les mêmes dans tous les domaines du pays.、Oui. Comme Meki Ondadaïro disait, tous les Burundais t ou tous les citoyens sont égaux, tous sont fils de, de, du pays.、Oh, oui. L'émission, c'est Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous parlons de l'avènement de la démocratie avec la victoire du parti Issarwania Afrodebou, le parti qui a gagné des élections le 1er juin 1993. Dans cette émission au Mosaïque, nous retraçons l'histoire de la démocratie au Burundi,、euh, tout en essayant de projeter、euh, l'avenir de cette démocratie tantôt chantée, tantôt déplorée. Et dans cette émission, nous sommes avec trois invités. Nous sommes avec Evariste Ndabaniwe, vice-président du parti Sarwania Frodébou, en province d'Ogitega. Nous sommes également avec Audace Kurakure, Président du parti s a w a n i a f o d e b u Nyakuri, Iragui de Andadaye Mekior. Nous sommes aussi avec Jean-Claude Vassabosse. secrétaire exécutif du CNDD au niveau national.、Euh, sans tarder,、euh, je passe la parole,、euh, à Evariste Ndaba n i w e au niveau du parti Sarwania-Frodebou.、Euh, tant que vous reconnaissez des difficultés de la démocratie depuis la victoire du parti Sarwania-Frodebou, aujourd'hui, le passé、euh, aurait servi de leçon, euh, pour euh, éviter que les difficultés rencontrées ne se reproduisent pas dans l'avenir. Effectivement,、et、le cas est là, les difficultés ont eu lieu et nous en sommes conscients. C'est pourquoi, au niveau du parti, on a pris des initiatives de faire, de relever les défis. C'est-à-dire que、euh, le parti au s a r i e n f o u t é b o s'organise aujourd'hui d'une façon claire et d'une façon bien définie. Pour que nous puissions faire en sorte que la démocratie revienne. Autrement dit. C'est comme si d'autres partis ont perdu le sens de la, de la démocratie et que seul le parti Sarwania Frodébou voudrait、euh, faire revenir、euh, la démocratie et les valeurs qui,、euh, qui, doit qui doivent l'incarner. Non, non, non, ce n'est pas, pas de ce, ce côté-là.、Mmh. Je suis en train de parler、euh, tout simplement au niveau d'abord de mon parti. C'était notre parti, s a w a n i a f r o t é b o u Parce que parmi les défis, nous avons constaté quand même que,、euh, même au niveau du parti, il y a eu des problèmes.、Et、les premiers problèmes, vous les connaissez, il y a eu des disparités où les gens quittaient le parti. Et ça, c'est quand même un défi réel du parti. Et c'est pourquoi je que disais qu'aujourd'hui. D'un autre côté, ça peut être un niveau élevé de démocratie parce que tout le monde n'est pas condamné à rester et, dans le même parti. Exactement,、mmh. exactement. exactement. Mais ce que ce je veux dire, dire dites, ici, c'est que quelque, quelque, part, part, quelque, quelque part, part, quand il y a des, des disparités dans une organisation, organisation c'est que quelque, quelque part, il y a aussi des problèmes. Ça, quand même, il faut le reconnaître.、Mmh. Et c'est pourquoi que je disais, disais qu'aujourd'hui, d'abord, au niveau interne, Nous sommes en train de nous organiser d'une façon plus ou moins, je dirais, d'une façon plus évoluée par rapport à ce qu'on avait par exemple en 2015. Et c'est ainsi que, par exemple, le parti est déterminé à faire en sorte que nous nous présentions très sérieusement dans les, dans les élections de 2020. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été déjà décidé au sein du parti lui-même. Peu importe la nature ou les circonstances, oui, oui, oui, cette、oui, fois-ci, ça ne sera plus oui, comme oui, oui. en 2015 ou en non, 2010.、Mm. C'est pourquoi je disais quand même que c'est déjà beaucoup, parce que si on a raté 2010, si on a raté 2015, aujourd'hui, nous sommes déterminés de ne pas rater 2020. En ce qui concerne alors le côté général, le côté national, Quand même si on est déterminé comme ça, ça donnait de l'espoir parce qu'à un c e r t a i n m o m e n t on s'est posé la question de pourquoi on n'a pas continué les élections, soit en 2010, soit en 2015. Alors, aujourd'hui, nous voyons par exemple au niveau de l'organisation que ça commence à donner espoir parce que les gens qui se posaient la question, quand ils commencent à voir le u parti sur terrain, descendre sur terrain et aller voir les membres, Ça donne quand même de l'espoir et ça donne de la vivacité. Et c'est là où je disais qu'au niveau interne, nous sommes suffisamment déterminés. Et je crois que tout un chacun aujourd'hui, de par、euh, les discours, de par, de par、euh, les, dé les déclarations que le parti fait, et tout le monde est maintenant et conscient que l'offre de b o u s est déterminée. Est-ce que cette détermination n'avait pas aussi été source de problèmes au niveau de votre parti? Non, non, justement, pas, justement、mmh. pas. Plutôt, ça galvanise le parti aujourd'hui. Ça galvanise le, le parti. Parce que, comme je vous le disais,、euh, si, par exemple, quelqu'un te, te, te demande pourquoi tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci, et que réellement tu ne l'as pas fait, et qu'aujourd'hui, il, il te voit sur le terrain, en train de le faire et de le vivre, c'est plutôt une sorte de, de renforcement. p o u r dire qu'aujourd'hui, moi, moi, personnellement, t e Et quand je vois la détermination、euh, de la base au sommet, de du e sommet à la base, moi je crois que nous sommes dans le bon.、Mmh. Euh, Jean-Claude Bassabos, c e t au niveau du parti CNDD, FDD. pensez-vous que les difficultés、euh, du parti CNDD, pensez-vous que les difficultés qu'a connues la démocratie aujourd'hui ne peuvent plus se présenter pour l'avenir、euh, au regard de votre analyse dans, dans votre parti Merci.、Euh Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir ici à notre défi qui, qui s'est manifesté en 2015. Le, le système de coup d'État, comme mon confrère Kourakoué l'a dit, nous aussi dans notre parti CNDD, nous condamnons fermement ce genre de, de, de, de coup d'État. Ce sont des, des phénomènes qui ne vont pas avec la démocratie. Mais il y a lieu de se poser beaucoup de questions.、Et、ces gens qui pensent au putsch, ces gens qui pensent à des coups d'État, ça peut être et, une cause, ça peut être et, un signe d'une démocratie qui n'est pas bien organisée, d'une démocratie qui n'est pas bien gérée, qui n'est pas bien appliquée.、Et、penser au putsch, alors que le système électoral est là, c est, c est, ça peut être aussi une cause qui n'était pas.、Euh, Qui n'était pas révélé, mais pour certains qui, qui, qui étaient révélés.、Euh, mais de, de toute façon,、euh, en principe, les, les putsch ne sont pas、euh, à saluer dans les systèmes démocratiques. Mais ici,、euh, vous posez la question de savoir si.、Euh, Ce que vous avez appris de par l'histoire de la démocratie au Burundi et surtout qu'il ne faudrait pas que les mêmes situations se répètent pour l'avenir de la démocratie oui, au Burundi. Donc merci. Donc, pour ce que nous avons appris de l'histoire et que nous n'aimerions pas que ça se reproduise dans l'avenir, première chose, d'abord comprendre ce que c'est la démocratie. Peut-être qu'en 1993, la démocratie. Était, était là, mais on a réalisé que beaucoup, beaucoup n'ont pas、euh, bien accueilli cette ère nouvelle. Il y、mais、a des personnes qui n'étaient pas préparées à c e t é v é r e n e l l e Ils n'étaient pas p r é p a r é s oui, parce que、euh, le comportement qui a été affiché、euh, après la victoire victorieuse de, du président m e k o n a d a ça a montré que. Les gens、euh, n'étaient pas、euh, suffisamment préparés、euh, à cette nouvelle. Mais aujourd'hui,、euh, ce que je peux dire comme、euh, espoir, c'est que、euh, tout le monde a compris, a compris que、euh, ce qui est bon, c'est qu'il、euh, y ait cette démocratie dans ses différents piliers, que cette démocratie soit exécutée dans ses différents piliers. Ici, je, je, je déplore le fait qu'aujourd'hui, Il y a、euh, des politiciens qui ont combattu pour cette démocratie. Par exemple, notre parti, le CNDD, Conseil national pour la défense de la démocratie.、Et、notre idée ne vit pas ici depuis 2017, probablement, en un, un militant le fanatisme de la démocratie depuis la création. Mon c o n f l i t e le peut le, le témoigner. m ê a v a n la n a i s s n c e du p a r t a n i a f o d e b Était, était、oui. parmi les, les membres fondateurs du, du parti Frodebou. Mais aujourd'hui, il, il ne vit plus au, au, au pays. Donc, c'est aussi、eh, un signe vraiment qui, qui, qui ne peut pas r e c o n s t r u i r e le peuple burundais qui, qui a espoir à la démocratie. Mais quand même, on, on, on continue à espérer. Donc, d'autres choses qui sont.、Eh, Vous parlez de lui en faisant allusion à d'autres Burundais politiciens oui, oui, qui oui. sont en exil. Oui, oui. Je voudrais aussi revenir sur le processus de redynamisation de cette démocratie qui n'ont pas abouti à grand-chose. Donc, ce qui devrait être fait, peut-être, c'est le dialogue franc, sincère, inclusif. Et pouvait et, restaurer les choses dans le s pristine état. Surtout que tous ces défis que nous sommes en train de, de relever ici peuvent être donnés solution par un dialogue. Aujourd'hui, nous déplorons que ce dialogue n'a pas eu e u mais et, je peux dire que peut-être dans les jours à venir, ce dialogue aura de place et je recommande. Aux instances compétentes, aux instances habilitées, de repenser aussi à, au dialogue pour donner l'espoir au x Burundi a s qui ont soif, parce que la démocratie, c'est quelque chose qui, qui peut nous,、eh, nous, nous faire vivre en harmonie. Sinon, si、eh, on, commence, euh, on continue à vivre dans des défis qui ne sont pas relevés, Justement, par, par rapport à ça, si une fois le parti SNDD accéderait au pouvoir, notamment avec les élections de 2020, quelles seraient les priorités de votre parti pour relever la démocratie au Burundi、Et、Merci.、Euh, notre parti SNDD, parmi les priorités,、Et、Donc, nous allons、euh, revenir sur la bonne gouvernance, surtout, surtout parce que c'est là où la, la vie de la population est, est, est centrée. Donc, si. Concrètement, la bonne, gouvernance, la bonne gouvernance. Concrètement, vous allez vous attaquer sur quel pilier Donc,、euh, donc la, la, la bonne gouvernance, c'est un des piliers de, de la démocratie.、Mm. et Nous, nous, a, nous, nous avons、euh, souligné ce, ce pilier parce que nous savons que c'est là où se concentre la, la, la vie, la vie de, la, de, de la population. Si le, le pays est bien géré, si le pays est, est bien organisé, donc. Tout le monde va se sentir à l'aise. Donc, c'est ce qui man manque aujourd'hui. Ce système de, de, de c o u p s d'État que nous avons entendu en 2015, c'est grâce à cela. Et, ce système de, et, des réfugiés qui sont à l'extérieur, et qui, qui n'ont pas, pas, pas le droit de retourner dans leur pays natal, d'origine, c'est grâce à, à, à cette bonne gouvernance qui n'est pas. Assaini. Mais si vous Donc, dites qu'ils n'ont pas droit, c'est que, est -ce que non, votre président n'a pas droit de retourner au Burundi. S'il si avait droit, il, il, il devrait être ici. Euh, je passe la parole à Audace et Kurakure. Au niveau du parti Sarwania f r o d e b o u ou Nyakuri,、euh, bientôt les, ce sont les élections. Est-ce que vous avez un programme clair pour aider les Burundais à vivre dans une démocratie renforcée au regard de ce qui s'est passé、euh, au cours de l'histoire Donc,、okay. au cours de l'histoire, nous avons appris que. Nous n'y retournerons donc, pas à ne pas participer, participer d'abord aux élections. C'est le même engagement que votre parti, le parti Sarwania Frodébou. Donc, le parti Sarwania Frodébou Nyakouri également ne pourra jamais rater aucune, aucun rendez-vous électoral. Nous sommes déterminés à participer dans toutes les élections en 2020. Pourquoi cet engagement, justement Donc, maintenant, nous ne sommes pas dans le gouvernement. Pourquoi nous ne sommes pas dans le gouvernement C'est parce que dans les élections passées, nous avons laissé de participer dans ces élections. Aujourd'hui, quand nous voulons chercher quelque chose dans le gouvernement, on nous dit que nous ne sommes pas dans le gouvernement. Pourquoi Parce que nous n'avons pas participé dans ces élections. Donc, c'est pour cela que nous disons que nous allons participer dans toutes les élections. Alors, vous disiez ce que nous allons faire. Justement pour renforcer la démocratie au Burundi. Oui, pour renforcer la démocratie au Burundi, la fois passée c'était le, le 18 mai, nous étions à Bujumbura, donc notre président a prononcé un discours, il a encore montré, le calendrier, donc il a montré ce qu'il va faire à la nation. Ah. Au niveau de votre parti,、oui. quels sont les grands chantiers que vous voulez entamer、euh, pour aider le Burundi à retrouver une démocratie complète D'abord, nous, nous allons renforcer la bonne gouvernance. Parce que ici, maintenant au Burundi, nous voyons que la bonne gouvernance, il y en a, mais ce n'est pas normal. Dans quel secteur vous sentez qu'il y a vraiment des efforts à consentir pour aider, contribuer à la bonne gouvernance au Burundi? Comme je l'ai dit avant, nous allons d'abord éviter le chômage.、Mm -hmm. Donc aujourd'hui, il y a le chômage. On voit nos enfants qui étudient, qui ont des diplômes. Il y a des enfants qui ont au moins 10 ans sans service. Il y a encore ici. La pauvreté. Tous les jeunes,、si、toutes ces personnes qui ont besoin du travail, s'ils si ont du travail et que tout le monde parvient à travailler,、euh, à votre avis, dans votre parti, ça sera、euh, atteindre la démocratie parfaite au Burundi. Bien sûr.、Mmh. Euh, au niveau du parti Sarwania-Frodebou, Evariste Ndawani, w e vous vous engagez à participer dans les élections de 2020. Mais pour renforcer la démocratie au Burundi, quelles sont les grandes priorités pour votre parti Pour le parti en soi, on est en train d'élaborer un programme qui sera donné au peuple burundais au moment opportun. Comme je le disais avant, le grand défi aujourd'hui au niveau du parti, c'est d'abord nous organiser. Parce qu'on a vu que. On a eu un certain retard à un certain moment.、Et、sinon, comme les confrères l'ont dit, on, on, nous aussi nous constatons qu'il y a des problèmes au niveau de l'organisation générale, au niveau de la gouvernance, au niveau de, bah, de la gestion de la chose publique. Ça, c'est visible un peu partout.、Et、ils l'ont déjà mentionné, ça, je ne devrais vraiment pas y revenir. Comment on parle des réfugiés, comment on parle d e Dans la gestion en général, il y a des problèmes qui, sont, qui se remarquent. Mais pour le moment, nous, comme on a parlé de, de problèmes, de dialogues, vous savez qu'il y a eu des tentatives, même jusqu'à Arusha, ils ont été, mais même en Ouganda, à, à certains moments, je dirais que ça a avorté, ça n'a pas donné de, de solution attendue. Et là, on a vu qu'entre temps, l e t e m p s a passé et on a vu qu'on n'a que cinq ans devant nous. Et dans les cinq ans, maintenant, il n'y a même pas une année qui nous reste. Et c'est pourquoi je dis que le premier défi aujourd'hui, pour que nous puissions avec, aller dans les élections de 2020 avec une force suffisante, c'est d'abord la mobilisation de nos membres. Mmh. Mais en partie, il y a une opinion qui avance, c'est que si la démocratie a connu des difficultés au Burundi, il y a également la part du parti Sarwania-Frodebou qui n'a pas su,、euh, su prendre.、Et、à votre niveau, vous acceptez quand même une certaine responsabilité si vous avez été annonciateur、euh, de la démocratie, que vous, à un, à un certain point, le parti ne s'est pas bien comporté Oui, ça s'est remarqué. Ça s'est remarqué. J'ai dit tantôt. Si, par exemple, on n'a pas su gérer la chose pour qu'on puisse continuer les élections de 2010, ça c'est quand même un certain manquement. Si ça s'est répété en 2015, ça nous a donné une très très belle leçon. Et c'est pourquoi, même les autres tra tractations qu'on a faites, ça nous a montré que le fait que cette h i s t o i r e a e x i s t é ça a retardé pas mal de choses qui, a, qui ont fait qu'aujourd'hui, Nous puissions nous réveiller et voir qu'il y a eu facilement des lacunes.、Et、ça, nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons quand même. Et c'est à partir de ces choses-là qu'on est en train de construire maintenant. Et à partir de ces choses-là qu'on a pris un engagement ferme pour ne pas, encore une fois, tomber dans son panier. Entre autres、euh, engagements, on comprend que vous êtes fermement ancré、euh, à participer dans les élections. Autre engagement、euh, que vous pouvez formuler、euh, pour justement、euh, continuer dans cette voie de renforcer la démocratie au Burundi Non, ce que nous, avons, ce que nous pouvons formuler, j e d i s au niveau du programme en général, on est en train de l'établir. Et à ce moment, ça doit sortir. Et je crois que c'est pour bientôt, ça ne va pas tarder. Parce qu'au、euh, niveau de l'organisation, on est en train de nous organiser à travers tout, toutes les provinces du pays. Et en ce r t a i n s moment, s le programme devra être injecté pour que tout le monde, et、eh, même l'opinion, le sache. Alors,、euh, autre chose、euh, que nous sommes en train de faire, c'est qu'en ravivant notre parti, quand même, nous, nous voyons que nous entrons dans la danse. Et、euh, quand je vois, par exemple, la collaboration au niveau des,、euh, des autres partis aujourd'hui, On voit quand même qu'il y a de l'espoir et ça ça donne l'espoir parce que si on parvient à dépasser ces certaines choses qui ont fait qu'on rate ceci ou cela, et qu'aujourd'hui on soit déterminé, on voit par exemple qu'au niveau de la collaboration des partis, en général, même avec le, le parti au pouvoir, si on est par exemple sur le terrain, on voit que chez nous on commence à voir que ça marche très bien plutôt que quand on boudait.、Et、pendant qu'on boudait, Franchement, il, on se faisait des, des, des, des idées et puis après, on commençait à voir si c'est pas l'autre, si c'est pas l'autre. Mais maintenant, si je vois par exemple là où je suis, et quand, je fais, quand nous faisons nos, nos descentes, nous voyons que ça marche très bien.、Mm -hmm. Et avec ça, je vois que même les autres parties, quand ils font leur descente, ça nous donne déjà. Cet s u n g l e moi, de bien travailler, de travailler tranquillement, ce qui fait qu'au niveau de notre parti, ça nous, fait, ça nous donne même une force, franchement.、Voilà. Justement, avant d'atteindre le pouvoir comme vous le souhaitez en 2020,、euh, devant moi, je vois des représentants des partis politiques qui disent finalement qu'ils regrettent de ne pas avoir participé dans différentes élections. Mais tout de même, il y a un gouvernement qui est là, qui a rôle, un rôle principal pour justement dans la gestion du, du pays. Qu'est-ce que vous leur demandez En matière de renforcement de, de la démocratie au Burundi Ce que nous demandons, c'est une, une chose simple. On demande de quoi On demande qu'il y ait l'équité, notamment、euh, au niveau de la loi, il y a des choses qui sont prévues pour les partis.、Euh, si même on a dit que le dialogue n'a pas bien réussi,、euh, au niveau des espoirs qu'on avait avant,、euh, il y a quand même des lois, le Burundi a quand même a des lois qui sont là, qui sont érigées et qui sont qu'on peut vivre. Et ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est que ces lois soient mises à découvert et qu'au niveau, niveau de tout le monde qui a droit puisse en bénéficier. Et cela, nous nous le demandons. Et même quelquefois, s'il y a des réunions, je veux dire, au niveau de la localité où nous sommes, nous essayons de leur dire que nous sommes prêts pour respecter la loi, mais il faut aussi que ceux qui gèrent la loi. D'abord, la méta-disposition de tout le monde et que ce qui s o n t d u s à tout le monde, notamment a u partis, o i t réellement vécu et partagé. C'est ce que nous demandons pour le moment. Et comme ça, le reste pourra suivre d'une façon correcte. Et ça pourra donner justement l'espoir qu'en 2020, comme je vous le disais, le t a n p s imparti qui nous reste. C'est tellement petit qu'il ne faut même pas retourner en arrière pour essayer d'aller décortiquer les choses qui sont déjà passées. Maintenant, nous voyons de l'avant et nous voulons que 2020, nous ayons tous nos droits. Et comme je le disais, pour ce que nous voyons aujourd'hui, pour moi, je dis que c'est promettant. Parce que quand je vais au terrain, quand nous allons sur le terrain, nous voyons que ça marche dans. Pour, Pour moi, moi, il y a de l'espoir.、Mmh. Euh, Monsieur Jean-Claude Bassaos, au, au niveau du parti SNDD, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement Si vous voulez notamment que la bonne gouvernance soit renforcée comme pilier de la démocratie, qu'est-ce que vous demandez aux gestionnaires du pays aujourd'hui、eh, Merci.、Euh, moi aussi, je voudrais、euh, souligner que、euh, dans le b u t de renforcer cette démocratie que nous sommes en train de parler ici,、euh, notre parti SNDD est aussi、euh, prêt. À s'engager dans les élections de 2020.、Et、plus d'un peut taxer de notre parti de boycotter les élections, mais il y avait des causes qui sont justifiables avec l'OTAN. Aujourd'hui, je voudrais informer l'opinion nationale et internationale qui nous suit que notre parti s'engage et il s'est toujours, toujours engagé, mais Et、tout simplement, il a connu des obstacles, et que, et, comme je le disais, qui sont justifiables. Aujourd'hui, alors, nous sommes prêts. Il y a des obstacles, je le dis. Nous allons maintenant, ce que je peux dire de nouveau, nous allons essayer de les surmonter. Et maintenant,、euh, je, on peut dire à la population, on peut dire、oh, à l'opinion, qu'on e quand on se prépare. Et、même les, les gens que nous, nous rencontrons du jour au jour, dans la communication、euh, téléphonique, on leur donne l'instruction de se préparer et ils sont、euh, satisfaits de, de cet état、euh, d'avancement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut demander aux gestionnaires du pays en, en cette matière、et、Surtout、euh, au gouvernement, c'est. C'est de favoriser, c'est d'ouvrir l'espace politique qui est、euh, totalement verrouillé aujourd'hui. et Nos réunions sont. Si vous dites verrouillé, c'est qu'il e ne p a r v e n e z pas à vous rencontrer Est-ce qu'il n'y a pas de parti politique、euh, d'opposition Est-ce que ce s t pas trop dire Donc, Si je dis que l'espace politique est verrouillé, c'est que、euh, nos réunions parfois sont empêchées、euh, alors que. On a suivi le cadre, le cadre légal pour faire les réunions politiques comme la loi l'exige. Dans ce cas, ce sont toujours les responsables administratifs ou bien le s code s de sécurité qui empêchent ces réunions. Et、même s'il si y a le cas qui s'est passé à b u r u l i zone m u z e n g a il y a ce qui s'est passé s à Routana, en commune, dans le, le site de s o u s s u m o là, nos réunions ont été empêchées. Mais je peux aussi dire que les, les responsables administratifs en commune d et u r u l i ont saisi cette question en mai et ils ont voulu.、Eh, Traquer les, les, les marfaiteurs, mais ils n o n t pas encore、oh, pu les traquer. Donc, assurez-vous alors au gouvernement de, de, de, de, d o f f r i r cet espace, et, mais aussi、euh, à, aux instances chargées de ces élections, la CENI, de nous associer dans le d é m e m b r e m e n t de cette commission.、Et、nous n'avons pas eu le, la chance d'être associés dans la mise en place de cette commission. Mais le code électoral qui a été adopté dernièrement à l'Assemblée nationale, qui, qui, est, qui est au niveau de la présidence pour être promulgué, nous n'avons pas été consultés pour donner nos contributions. Mais pour le reste, on peut participer d au n s l démembrement de la CENI. Et on peut, ce qui n'a pas, pas été fait peut être corrigé. Au niveau corrigé. national, ça peut être corrigé. Au niveau des provinces, par oui, exemple. Oui, oui, ça peut être corrigé à, à ces autres niveaux. Si、euh, jamais ils, ils écoutaient ce, ce, message, ce message, ça peut、euh, nous rassurer. Autre chose, on demanderait à la, à la Commission nationale et à la Charte des élections d'être. Indépendante, d'être indépendante d'une façon réelle et non、euh, fictive. Donc, d'essayer d'être impartial. Et comme ça, et si、euh, on va participer,、oh, on, on sortira avec、eh, des résultats、eh, qui sont acceptables par tout le monde.、Et、même si on, on, on gagnait deux voix sur mille Alors, si on est confiant que ça correspond réellement à ce que vous avez, ça, ça, ça a e c o n f o r t e notre organisation. Donc, ça montre le, votre niveau d'organisation, ça montre votre niveau de sensibilisation et ça nous donne le, la, une nouvelle force pour contourner ce qui, est, ce, qui vous, ce qui a été un problème dans ce cas. Donc, Voilà, o n a un peu de mots, ce qu'on peut dire. Mais aussi, on peut dire aussi à la population de se préparer. Donc, la population de se préparer. Il y a beaucoup de, de, de choses, beaucoup de documents qu'on doit demander. Donc, on a déjà demandé à la population de se préparer. de de se préparer, Voilà, o n a un peu de mots, ce qu'on peut、eh, dire en ce qui concerne、eh, la préparation de ces élections de 2020.、Eh, pour rappeler que le CNDD est engagé à participer dans ces élections. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui,、euh, nous revenons sur、euh, la victoire du parti Sarwania-Frodebou le 1er juin 1993, une année qui marque l'ère démocratique au Burundi. Et dans cette émission, notre studio mobile était à Gitega, la capitale politique du pays. Nous étions avec trois invités. Nous remercions Evariste Ndaba Niwe, vice-président du parti s a r w a n a Frodébou en province de Gitega. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque de la r a d i o s a n g a n i Et je vous remercie également pour m'avoir invité. Et j'aimerais ajouter un petit rien.、Euh, comme on a gagné les élections en 1993, j'aimerais quand même faire、euh, un clin d'œil aux partis qui voient réellement qu'il faut un changement,、euh, de pouvoir faire en sorte que nous nous réunissions, nous réunissions nos forces pour qu'effectivement ce changement soit réel. Et je suis sûr que nous pouvons y arriver. Je vous remercie.、Mmh. Nous disons également merci à M. Oda Sekurakure. Il est président du parti Sarwaniafrodebouniakuri. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque.、Et、moi aussi, je vous remercie de nous avoir invités ici dans votre institution. Nous remercions également Jean-Claude b a s s a v o s é le secrétaire exécutif du parti SNDD au niveau national. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Merci de, de nous avoir invités. Je remercie aussi mes collègues avec qui nous avons partagé cette émission.、Et、nous allons nous, nous continuer ce débat. C'était enrichissant et nous sommes complétés mutuellement. Je vous remercie. Au niveau de l'équipe de la Radio Sanganilo, je remercie mes collègues Jérôme et Nyon Zima qui assuraient la réalisation. Nyon Heza, r e n a u l qui assuraient la diffusion en web et la prise d'image. s Nous disons également à notre chauffeur, merci, Saidi Lukundeneza, pour nous avoir aidé à arriver dans la capitale politique du Burundi. À vous tous qui é t i e s à l'écoute de la radio Issa Nganilo et de l'émission Mosaïque, nous vous souhaitons de continuer à suivre nos projets. Mosaïque.